Et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez l'émission 282 de Goodbye Kevin en compagnie de moi-même, Léna et de Pierrot en face de moi Comment ça va Pierrot Ça va très bien Léna Ça va, ça va Ça va, oui Oui, c'est fatigant, on sent que, que l'hiver s'installe petit à petit l'automne laisse sa place Exactement, il fait jour de plus en plus tôt nuit, voilà non, voilà. voilà, on est un petit peu fatigué On a la chance, nous, 15h, il fait encore jour, donc on est encore votre soleil Oh, c'est beau Dans cet après-midi Qu'est-ce que tu as prévu de nous passer de beau aujourd'hui, euh, mon petit Pierrot et ben on va commencer, pour ma part, par un monument de la musique française, puis on va enchaîner ben, par une grande dame de la Soul et de la Disco également. On ira se frotter à nouveau dans les années 80, euh, du côté d'un sombre post-punk et on enchaînera avec la prochaine sortie de Ninja Tune et dernier groupe oblige, on verra si on a le temps mais on verra les bons euh, astérotipi avec leur nouvel album. Ah très bien, j'avais pas suivi qu'ils avaient un nouvel album. Et ben ça tombe bien. Pour ma part, de mon côté, euh, on aura de la dream pop un peu trip hop de Montréal, on aura de l'art rock de Bristol, de la no wave de New York. On aura aussi un projet instrumental et Est ça veut dire la même chose, un projet instrumental et sans parole du, du site de Londres. Je vois, c'est un peu redondant, je suis un peu fatiguée. Euh, on aura aussi de la synth pop minimale française, du rock shoegaze indonisien que je dois vous passer depuis de 3 semaines et euh, bah pareil hein, si on a le temps euh, du jazz hip hop euh, londonien. Voilà voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup mais le... ça va être très bien. Ouais, le menu est copieux ce soir, aujourd ce aujourd'hui, cet après en... C'est pas encore les fêtes, ça va être on va pouvoir bien le digérer. Sinon vous l'écoutait en, en plusieurs fois. Voilà. Euh, et ben on va commencer quand j'évoquais euh, un monument de la musique française, je veux parler de Brigitte Fontaine. Ouh euh, Qui après 4 ans d'absence, elle revient à 85 ans avec un nouvel album, un nouvel album qui s'appelle Pick Up, qui est sorti chez Very Chords. Et euh, son album, la particularité, c'est qu'il est produit par les limites nanas. Ah ouais Et oui. Excellent. Et donc, on sent euh, leur pattes, un produit, c'est-à-dire qu'ils font la musique, hein, les arrangements, tout ça. c'est pas juste, euh, tiens des sous et tu te débrouilles euh, Brigitte oui, okay. et Ariski. Euh, donc, ils sont très bons et on sent bien leurs pattes. Et euh, je trouve que ça va bien pour accompagner ce qu'en raconte Brigitte de Fontaine. Et ce qu'elle raconte, c'est toujours subversif, euh, d'actualité, celle de notre société ou bien la sienne, notamment bah, son rapport avec la mort dans un de ces morceaux. Euh, bref, c'est un disque peut-être plus accessible que ces disques du passé pour Brigitte Fontaine et c'est un, un très bon disque et ça renoue avec la qualité de la chanson française qu'on peut avoir euh, en France, oui. qui sort régulièrement des, des, des bonnes choses. On va écouter deux morceaux, on va écouter Cantylène de cet album Pick Up et le morceau Crevard miteux, pauvre errant de Brigitte Fontaine. <rire> le sel de la terre La terre craquelée Qui celle d'un petit Et de barbelé Vous êtes le sel de la terre Seul Vous sentez La compassion Les ciels constellés Il y a vos écrans qui empoisonnent vos cœurs purs Vos écrans pleins de monstres en plastique liftés Et de paroles botoxées De paroles sans humanité, sans sang Ni animalité Des paroles juste à pleurer crevoir minter pour os n'oubliez pas le feu de votre cœur ardent la pluie d'aurore sur vos bouiers à so fait de vos coeur innocent la vérité de votre claire divinité de votre lumière asommé par les monstres les riches dinosaures les capitalistes ciré et triste les lingots d'or Les racistes, puisqu'ils appellent ça comme ça, racistes, non pas par bêtise, mais raciste par intérêt, par ruse, par calcul, car ces culs dorés savent très bien qu'il n'y a qu'une seule race, C'était Brigitte Fontaine, accompagnée d'Eliminanas pour son dernier album Pick Up. Mais très très chouette, ça donne envie d'écouter la suite. C'est clair. On va enchaîner avec Body Wash qui est un duo basé à Montréal, duo formé par Chris et Rosie. Alors lui, il est originaire de Londres, il a été bercé à la Dream Pop, elle, elle est née à Toronto dans la Folk et la Canadiana. C'est can... marrant, je, je dis comme lui, il a été bercé à la Dream Pop, je me oui. dis Et elle elle a été secouée au métal. <rire> oui non. Euh, non. Bon c'est vrai que la folk bon c'est pas trop forcément euh, c'est pas un style radicalement opposé. Non, non. Euh canadiana juste pour euh, un petit peu plus d'informations, c'est pas un genre musical. C'est juste un peu comme l'americana un peu tout ce qui se rapporte à la culture canadienne, à l'histoire, euh, au peuple, à la culture canadienne, euh, canadien, euh, voilà, voilà. Euh, bref, euh, eux, ils se rencontrent à l'université. Au départ, c'est pas forcément l'évidence entre les deux, musicalement parlant. Euh, mais petit à petit, finissent par trouver un terrain tentant du côté du showgaze, euh, du trip-hop et de la dream-pop. Euh, ça donne des compositions assez aériennes, portées par la voix de Rosie. Euh, qui est assez aigu et qui se pose sur des nappes et des nappes de guitare et des rythmes synthétiques. Nous, on va écouter un extrait de leur deuxième album qui est paru en avril 2023 euh, sur le label Light Organ Records. L'album s'appelle I held the shape while I cooled euh, et l'extrait euh, s'appelle In Has Far. Voilà, c'est les Body Wash. Bonne écoute et Body Wash avec le morceau In Asphar euh, et bien on poursuit avec Jackie Moore Jackie Moore qui est une chanteuse américaine de Rhythm and Blues on Soul euh, qui s'est fait connaître par de nombreux titres dans les années 60 jusqu'aux années 80 euh, nombreux titres comme celui qu'on va écouter qui s'appelle This Time Baby sorti sur l'album on on my on, on My Way I Am On My Way pardon Euh, sorti en 79, et euh, la particularité de ce titre, c'est qu'il a été énormément samplé. Et moi, pour la petite info, bah je, je l'aime bien puisqu'il a il a plusieurs phases. Il a une première phase qui monte petit à petit avec le, son début qui est assez funk, notamment avec la ligne de basse qui euh, qui a été ensuite reprise euh, par Cool and the Gang sur leur morceau euh, fraîche, tout de suite vous allez le, le reconnaître. Et ensuite ça part en disco avec cette super voix et, et cette... Euh, 'est tropbellion qu'on retrouve dans la, la saoule Donc tout de suite on écoute Jacques Timour avec this time baby. Time baby <rire> Toujours dans Goodbye Kevin euh, sur Radio Campus Lille. Euh, pareil, encore une fois, on fait un petit saut de puce, un un grand écart, je ne sais pas, on change de style avec le groupe qui s'appelle Choun Choun. <rire> chou, chou, chou, chou, ça peut beaucoup dire comme nom. C'est un quartet originaire de Bristol et mené par la chanteuse et guitariste Annette Berlin. Euh, et pour reprendre leur bio, ils font de la pop noise atmosphérique et de l'art rock psyché. Euh, un peu les genres que j'aime bien moi personnellement euh, C'est pas un si vieux groupe que ça Puisque leur premier EP date de 2019 Et leur premier album de 2022 Mais sachez tout de même que les membres du groupe Ont quand même pas mal bourlingué euh, Sur cette scène là Avant euh, dans d'autres formations Comme Big John, euh, Les Moonflowers Ou encore The Fantastic Orchestra Etc etc Nous on va écouter leur dernier single Qui est sorti cette année Ça parle, euh, le morceau s'appelle euh, We Walk the Monster et ça parle entre autres de relations toxiques, de gaslighting et de comment on dit un peu merde à tout ça. quoi Comment on envoie tout valser euh, pour reprendre un petit peu le côté un peu réveil, rébellion qu'on avait dans l'autre et tout. Là, il y a un peu de ça aussi. Euh, donc voilà, sans plus tarder, je te propose d'écouter ça. We Walk the Monster, des chounchounes. choun choun avec le morceau We Walk the Monster, euh, c'est pas mal hein ouais ouais j'aime bien le côté qui monte petit à petit ouais, euh, très un, sympa qui t'emmène dans un univers et euh, <rire> eh bien on part dans un autre univers dans une autre époque, dans les années 80 on part avec le groupe Life of Angel qui bah, qui s'est formé dans les 80 et qui avait sorti un album Elevator to Eden euh, sur un label indépendant Fire Et euh, cet album, euh, sa particularité, c'est que il est devenu par la suite un classique culte euh, dans certains cercles musicaux, notamment le dark synthétique post-punk. <rire> Et bah, cela tombe bien parce que c'est la spécialité du label Dark and Trees ah oui. qui réédite euh, ce type, ce genre, depuis de nombreuses années. Ils avaient réédité bah, cet album en 2012, mais moi, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Donc, on va écouter Ascension, Ascension, Ascension. De Life Angels et vous effectivement, euh, c'est très dark, synthétique, post-punk. Et euh, c'est un duo, euh, c'est très chouette. À la base, lui était producteur euh, pour des gros labels de musique. Il traînait beaucoup avec la scène allemande des années 80. Bah, petit à petit, s'est mis à faire de la musique. C'est allemand du coup euh, Non, ils sont pas allemands, je crois okay. que sont américains. Quand il a rencontré son acolyte, Life of Angels... les Life of Angels avec le morceau Ascension <rire> on rigole parce que j'ai fait une blague un peu rigolote tout à l'heure je dis Ascension à la mousse attention à la marche attention à la marche bref euh, bref bref bref disons le trois fois comme ça on le dira plus après Open Head euh, c'est un groupe qui est originaire de Kingston à New York là aussi on est sur un Euh, un quartet expérimental mais on est plutôt sur une exploration de la no-wave new-yorkaise et euh, de l'avant-garde punk et rock on n'est pas tout le temps, j'avoue Pierrot on n'est pas tout le temps sur des compos faciles d'accès et je pense qu'il faut clairement c'est un groupe que que tu dois voir sur scène pour profiter clairement de l'expérience euh, après j'ai quand même réussi à vous dégoûter à vous dégoûter pardon, un peu. <rire> vous de ce non groupe non À vous dégoter un petit morceau un peu plus easy listening, euh, qui est une bonne porte d'entrée vis-à-vis euh, -vis de leur travail, je trouve. Le morceau s'appelle Catacombe, eh oui <rire> et oui Et c'est sorti euh, fin septembre sur le label Warf 4 Record, ça tombe bien, euh, puisque c'est leur dernier single. Euh, donc je vous propose d'écouter ça tout de suite, Open Head et le morceau Catacombe. c'était open head avec le morceau catacombe. j'avais prévenu, c'est pas forcément facile d'accès et c'est peut-être pas enfin euh, voilà, c'est peut-être pas des trucs euh, que vous avez l'habitude d'écouter mais on est là pour ça, pour vous faire sortir des, des sentiers battus, mon cher petit. Pour chéro. la découverte. Oui oui, c'était le, le moment underground de goodbye Kevin. Le moment alternatif plus plus, le moment où parfois bah, vous allez chercher votre bière à ce moment-là quand vous êtes au concert et vous dites putain, il y a pas de bouchon au bar. <rire> Bon, j'espère que le prochain groupe sera bien bah c'est pla ah, ah ouais oui c'est bien ah, oui non mais j'étais encore dans le concert et eh ben on, le prochain groupe qu'on écoute est un groupe britannique je crois britannique je ne suis pas noté mais je pense vous le verrez pourquoi euh, c'est mari state euh, qui est un groupe de musique électronique composé du duo Chris Davids et liam ivory et <rire> Donc le groupe a été assez productif productif dans sa carrière puisqu'il a déjà sorti 8 EP et deux albums studio. Et en janvier 2025, il va sortir « Hallucinating Love » chez Ninja Tune et Pias. C'est la première sortie chez Ninja Tune. Et c'est un album un peu particulier puisque un des membres du duo a rencontré des soucis de santé. Et il a réussi à y faire face et à les dépasser. Donc, c'est un, un album plutôt lumineux et sur la résilience. Et au-delà de ça, bah, il s'inspire aussi des racines de la musique électronique britannique. Ah. Et donc, il est euh, globalement, l'ensemble est porté par des sonor sonorités électro-soules avec plusieurs voix féminines. Notamment comme dans le morceau qu'on va écouter qui s'appelle « Bloom euh, », qui est en featuring avec Gaïda. Tout de suite, euh, Maribou State no no no C'était Maribou State avec le morceau Bloom. et bien, on reste au, en Angleterre, au sud, plus précisément, avec euh, l'un des projets d'Anthony Plain, Plain euh, qui est un songwriter et producteur. Euh, et ce projet s'appelle Lyricless. Je l'ai dit Je l'ai pas dit Je Non, non, non tu, tu viens de le dire. Ok. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les albums de Lyricless, ils ont la particularité de recouper des morceaux qui dépassent pas les 1 minute 40 minutes c'est généralement entre 1 et 1 minute 40 pas plus et euh, bah, comme son nom l'indique d'être instrumental et, euh, et en fait à chaque album il explore un thème alors ça va des aliens et des ovnis à la physique quantique on est sur un petit geekou Oui. <rire> voilà euh, Nous on va écouter trois extraits des trois premiers volumes de sa série d'albums qui s'appelle Shorts Il euh, y en a huit en tout Et euh, comme ça en fait ça vous donnera un petit aperçu de son catalogue, de son panel Voilà, tout est autoproduit forcément euh, Le premier morceau s'appelle Dizy Ear Le deuxième s'appelle Magonia C'est sorti sur le volume 2 du coup Et le troisième qui est sorti sur Shorts volume 3 s'appelle Irandelle Et c'est Lyricless Thank you. C'est euh, Lyricless ou Lairicless, je ne sais pas comment ça se prononce, pay, pardon my English. C'est pas moi qui vais t'aider. Je sais. Euh, c'est marrant quand même de faire huit volumes de des morceaux d'une minute. <rire> fait, oh ouais, tiens, allez, prends ça. Non, mais ce pas que c'est huit, ces huit volumes-là, parce ouais. qu'il y a d'autres albums aussi. Et à ah chaque ouais. fois, c'est pareil. Ah oui, le gueule. Je... Mais je pense que c'est des albums qu'il faut écouter d'une traite, donc tu te rends pas compte en fait que c'est qu'une minute quarante. Oui, là c'est vrai que comme tu as pris des tapiochés à droite à gauche, est-ce qu'ils oui. s'enchaînent les morceaux euh, Il ouais. y a un lien ou pas On Parce que là, c'est une... il oui, oui. y a une coupure nette. Un ouais, ouais, ouais, ouais. Euh... Net, net, net. Eh ben, nous allons partir. Euh, nous allons partir, nous allons rester en France. Nous allons écouter les Astéreotypies. Euh, groupe qui s'est fait euh, connaître quand même largement avec son album précédent. a fortement tourné. Euh, bon, j'explique pas pas la... le côté hors du commun de cette aventure musicale. Tout le monde la connaît, je suppose. Oui. Euh, c'est leur troisième album ils viennent de sortir leur troisième album qui s'appelle patami patami il euh, y a ving mille explications pourquoi ce nom c'est assez marrant à, à lire pareil je vous laisse aller voir faites <rire> a... vos devoirs un peu il y en a marre de vous faire de vous mâcher le travail aussi exactement il euh, y a des nouveaux artistes et nouveaux chanteurs interprètes oh, qui arrivent okay. sur ce sur cet album Al album qui sert, sort chez rythmo et Modulor Je pense que c'est toujours les mêmes musiciens qui les accompagnent, qui sont assez euh, assez doués euh, dans le domaine. Et euh, sur cet album, je trouve qu'il y a les sonorités euh, post-punk, noise et électro qui ressortent un peu plus. C'est un peu plus euh, exacerbé. Et euh, ma foi, ça, ça donne un album euh, encore plus de qualité. Et on va écouter deux morceaux, on va écouter Goûter Soir Apéro <rire> et on va écouter ensuite C5 et C5 je pense que vous allez reconnaître le, le chanteur. Goûter Soir Apéro c'est ce qui vous attend là juste après l'émission, je vous le dis. <rire> bien dit, bien dit. Astéro et deux extraits de l'album Patami. 2009 Grisulé de Vache 2010 cris du de chèvre Le putain n't'a pas le droit mais le les de vache, ça me fait mal au ventre Il contient de la poudre magique Et tous les secrets J'ai le droit J'ai pas le droit C'est le groupe du soir Le groupe du soir apéro Les filles, c'est joli, elles sont douces, les jambes Les filles, t'as pas le droit, ça rend nerveux Regarde avec les yeux, écoute le cœur, il bat dans la poitrine Le le droit Le fantage et le droit Je garde la maison seul Chipster, saucisse, pretzel Attention aux gens Attention aux gens méchants Sache, misérable, que je ai tout faire. Dis ce que tu veux, je le ferai Bon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? La télé c'est le côté soit le côté soit lapé' le droit'ai pas le droit c'est le côté soit le côté soit le droit j'ai pas le droit c'est le côté soit la le On se quitte avec le morceau C5 et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bon weekend. de mon père. Pour moi, c'est plus qu'une simple voiture. La C5, c'est l'amour de mon père. Je veux aller à Vélicie 2 avec la C5. J'évide avec la C5 dans le sud de la France, aux Pays-Bas Quand on ira en Afrique du j'aimerais qu'on loune C5 Comme ça, je me sentirais bien Vive la Citroën C5, je l'aime très fort comme mon père C'était la voiture de mon père Dans la rue je monte sur les Citroën C5 et je me filme avec une immense fierté sur le capot Je mets le texte de théâtre que je dois apprendre sur la C5 Comme ça j'ai l'impression que c'est mon père qui tient le texte dans la main Et qu'il est fier de moi parce que je monte sur scène La C5 ça me rappelle quand mon père allait me chercher à la maternelle quand j'étais petit Avec la toute première C5 La C5 phase 2 c'est quand j'étais en primaire à la fin de mon année au collège j'étais la toute dernière C5 La C5 phase 3 La C5 c'est le souvenir de mon père qui me prend dans ses bras J'aimerais aller en C5 à New York Pour construire un front qui va de Brest jusqu'à New York Les Américains vont être fous de cette voiture Elle aura du succès, tout le monde en voudra La C5, c'est le souvenir de mon père qui me prend dans ses bras La C5, c'est le souvenir de mon père qui me prend dans ses bras La C5, c'est le souvenir de mon père qui me prend dans ses bras aujourd'hui c'est la 508 et c'est aussi la représentation de mon père. mais moi, jusqu'à ce qu'il la remplace par une nouvelle,